ça s'inscrit donc dans un dans nos réflexions au niveau de l'université populaire euh, sur la démocratie de manière générale. J'koleriko unibertsitate Erikoyon, Gogun, demokrazia de regarder ça et ça sera peut-être pour nous le lancement d'un club de la presse. Er?, uh, on va voir comment ça se ça se club de la presse batena a Biertia. Bentzatzen dubu badela berhart bat astertzeko nola L'actualité la, la la euh, est abordée dans, dans les médias, que ce soit dans les médias nationaux ou dans les médias locaux, il y a des choses à, à débattre, et à regarder, regarder, etc loto et ça nenda len débat théorie quelle forme ça va prendre ça va dépendre un petit peu justement de ce qui va ressortir vendredi soir de ce premier ciné débat quoi c'est ouvert au plus grand nombre au justement comment se faire rencontrer les gens l'idée juntatu nahi ditugu l'idée c'est de se faire rencontrer tout ça on est vraiment là dans le vraiment dans les fondements de de ce qu'est une université populaire eta teiko heren oinargian gira hor ezagutzen eta gogoeten elgertaratzia دونك uh, ça sera ouvert voilà au plus grand nombre on Beraz, Le plus un, plus intéressant, le plus large possible. Alors c'est un film donc de Yannick Cargoat, donc qui sera qui sera présent hein, le réalisateur, Yannick Cargoat, le film Abada, les nouveaux chiens de garde Isceneco, filmai gili hered, hor izanenda. sur les médias et sur le la, on va dire la démocratie dans les dans les médias. Gaia da euh, euh, voilà, Point un peu objectivita tea est à pluralisme moi et je cache à dans les médias euh, qui, qui qui peut manquer quoi souvent <rire> voilà